Mon ami me délaisse, oh gay, vive la rose Mon ami me délaisse, oh guet, vive la rose Je ne sais pas pourquoi, vive la rose et le lila Je ne sais pas pourquoi, vive la rose et le lila Chers éditeurs, moi Catherine et moi François, nous vous invitons au rendez-vous avec le Français. Il va en voir une autre, au oh guet, vive la rose Il va en voir une autre, au oh guet, vive la rose Ne sais s'il reviendra, vive la rose et le lila Ne sais s'il reviendra, vive la rose et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 Кошел, ну, спрячемся. Кошел, ну. А, все попрятались. А, все попрятались. Мы сэ не фэ рьян. Ну ничего, мы сэ не фэ рьян. Я вытраврай вид. Сейчас я до вас доберусь. Я вытраврай вид. Кес, кто это? Quice! Yes. Je ne le connais pas et vous n'y savez, Je ne le connais pas. Ah! vous voilà! Ah votre TV! Ah vous voilà! So la table, Pod talom, Sous la table, je vous ai eu! Papa allez, Je vous ai eu! Comme toujours vous ne pouvez inventer rien de plus original, comme всегда ne можете préдумer ничего bol original. Comme toujours vous ne pouvez inventer rien de plus original. Кидву! Кто вы? Кидву! Что? Что? Что? Вы не знаете ме меня? не знаете меня? Вуаля, мы приехали! Дожили! Вуаля, мы приехали! Мы премьер-манд, я живу три мишан! Во-первых, я вижу одно чудовище! Мы премьер-манд, я живу три Deuxièmement, je suis impitoyable. De vtorikh ya besposchyadnyy. Deuxièmement, je suis impitoyable. Et troisièmement, je suis un horrible brigand. Et troitiikh ya uzhasnyy razboynik. Et troisièmement, je suis un horrible brigand. Je suis l'horrible brigand Barmalei. Ya strashnyy razboynik Barmalei. Je suis l'horrible brigand Barmalei. Barmale. Maintenant, vous m'avez reconnu. Tiper vy menya uznali. Maintenant, vous m'avez reconnu. Les brigands ne sont que dans les contes. Разбойники бывают только в сказках. Les brigands ne sont que dans les contes. Et où êtes-vous alors А сам это вы где находитесь? Et où êtes-vous alors Nous sommes dans notre studio. Мы в нашей студии. Nous sommes dans notre studio. J'en ai quelques doutes. У меня некоторые сомнения на этот счёт. J'en ai quelques doutes. Et qu'est-ce que nous allons devenir maintenant Что же теперь с нами будет? Qu'est-ce que nous allons devenir maintenant? Je vais rebaptiser votre émission. Je prémenаю votre séance. Je vais rebaptiser votre émission. Elle ne sera plus appelée « Le rendez-vous avec le français ». Elle ne sera plus appelée « Le rendez-vous avec le français », mais « Le rendez-vous avec Barmalet ». Elle ne sera plus appelée « Le rendez-vous avec Barmalet ».« Le, le rendez-vous avec Barmalet ». Dans cette émission, on parlera de mes exploits et de mes aventures. Je vais vous raconter mes besoins et des Dans cette émission, on parlera de mes exploits et de mes aventures. On donnera de bons conseils aux enfants. Je vais donner des conseils On donnera de bons conseils aux enfants. Yeah Je crois qu'elles sont trop bonnes. Et je считаю, что они слишком хорошо себя ведут. Je crois qu'elles sont trop bonnes. Il faut préparer une bonne relève. Нужно мне приготовить хорошую смену. Il faut préparer une bonne Et où est mon magnétophone? А где мой магнитофон? Et où est mon magnétophone? Ah! <laughs> Et qu'est-ce que c'est Mais c'est ma musique préférée. Ma c'est ma musique préférée. Sur <rire> le ment, est-il de la musique Vote de toi. Est-ce de la musique Sur le ment, est-il de la musique Ça ne fait rien Nîchévo Ça ne fait rien Vous vous y habituerez Prévîknete Vous vous y habituerez Et moi, je vous propose d'être présentateur de mes émissions Avez-vous me prédelagé d'être védouche de mes programmes Et moi, je vous propose d'être présentateur de mes émissions Oh là là Je suis un peu fatigué aujourd'hui Je suis un peu fatigué aujourd'hui Il me faut dormir un peu Il faut pas Il me faut dormir un peu Je ne suis pas sûr que cette émission plaise aux enfants Je ne suis pas sûr que cette émission plaise aux enfants Et moi non plus Et moi non plus Je ne veux pas être présentateur de cette émission Я не хочу быть ведущим такой передачи. Je ne veux pas être présentateur de cette émission. Il faut le mettre à la porte. On a des voix de sous de выставить. Il faut le mettre à la porte. On ne peut pas le laisser ici pour toujours. Ne может же он вечно здесь оставаться? On ne peut pas le laisser ici pour toujours. Il faudra réellement l'émission le rendez-vous avec Barmale. On dit vite, Il fera réellement l'émission Le Rendez-vous avec Barmalet. Et, Et, Et de quoi est-ce qu'il a peur As-tu Et de quoi est-ce qu'il a peur Il a peur des médecins Onbaïtza vraitier Il a peur des médecins Et surtout du docteur Aébolite Et à ça, bien docteur Aébolite Et surtout du docteur Aébolite Mais pourquoi Non, petit mot Mais pourquoi Il a peur des médecins parce que, premièrement, les médecins font des pécures. Et désormais parce que qu'ils soignent les dents. On boit ce vrachi, потому что они делают уколы, лечат зубы. Et la peur des médecins parce que premièrement le médecin font des piqûres et désormais parce qu'ils qu soignent les dents. C'est pourquoi elle a une peur bleue des médecins. Поэтому он их очень боится. C'est pourquoi elle a une peur bleue des médecins. Et où pouvons-nous trouver le docteur Aibolite? А где же нам найти доктора Айболита? Et où pouvons-nous trouver le docteur Aibolite? On peut lui téléphoner. Moi je n'ai pas pouvoir. On peut lui téléphoner. Où est l'annuaire Guide téléphonique справочник. Où est l'annuaire Le voilà, bouton. Le voilà. Mm. Allô, monsieur Ebolit Bonjour monsieur. Allo, господин Айболит, здравствуйте. Allo, monsieur Айболит, bonjour, monsieur. Ici, c'est François. S'vame говорит François. Ici, c'est François. Barmalей est venu dans notre studio. K'nam studio пришел Barmalей. Barmalей est venu dans notre studio. Et nous ne savons pas comment nous en débarrasser. Et nous ne savons pas comment nous en débarrasser. Et nous ne savons pas comment nous en débarrasser. Vous dites qu'il faut l'attirer par la musique Vous vous dites, gained jusqu'à resonate avec votre musique bon Vous dites qu'il faut qu'un Damas et occulte musique Je vous remercie, docteur, de votre bon conseil Je vous remercie, docteur, de votre bon conseil Nous allons vous essayer Nous allons l'essayer Au revoir, docteur. Au revoir, docteur. Au revoir, docteur Boquez votre realise, celles-là vous sont notre magnétophone, Faisons marcher notre magnétophone. Faisons marcher notre magnétophone. À dormir. On ne peut pas dormir. Il continue à dormir. Cette musique ne l'attire pas. Эта музыка его не привлекает. Cette musique ne l'attire pas. Prenons son magnétophone. Возьмём его магнитофон. Prenons son magnétophone. magnétophone. Portons-le dans la salle voisine. Отнесём его в соседнюю комнату. Portons-le dans la salle voisine. Et faisons le marché. И включим его. Faisons le marché. О, какая музыка! О, какая прекрасная музыка! Ах, гербер-музик! Вот отанде, слышите? Mur au tande dans la salle voisine, звучит соседней комнате. Dans la salle voisine. Жику, бегу vite la porte. Закроем скорее дверь. Ferme vite la porte. Un clé. На ключ. Un clé. Oui, à double tour. Deux, et na dva povorota. Oui, à double tour. Ouh! Tout est bien qui finit bien. Ouh! Всё хорошо, что хорошо кончается. Ouh! Tout est bien qui finit bien. Ne trouves-tu pas François que le goût de notre barmalé est étrange? Однако не доходишь ли ты, Франсуа, вкус нашего Бармалии несколько странным? Non et trop, tu par François, le goût de notre barmaley un peu étrange. Oui, je pense. Да, пожалуй. Oui, je pense. Et vous, chers auditeurs, quelle musique vous И вы, дорогие радиослушатели, какую музыку вы предпочитаете? Et vous, chers auditeurs, quelle musique préférez-vous? Quels sont vos compositeurs préférés? Какие композиторы вы любите? Quels sont vos compositeurs préférés Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, chers enfants. Mon ami me délaisse, au oh, guet, vive la rose. Mon ami me délaisse, au oh, guet, vive la rose. Je ne sais pas pourquoi, vive la rose et le lilas. Je ne sais pas pourquoi Vive la rose et le lila Il va t'en voir une autre au gay. Vive la rose Il va t'en voir une autre au gay. Vive la rose Ne sais s'il reviendra Vive la rose et le lila Ne sais s'il reviendra Vive la rose et le lila On dit qu'elle est Très belle, oh, au Vive la rose On dit qu'elle est Très belle, oh, au Vive la rose Bien plus belle que moi Vive la rose et Le lilacs Bien plus belle que moi Vive la rose et le lilas On dit Qu'elle est malade oh, Au vive la rose On dit Elle aime l'amour auge vive la rose peut-être qu'elle l'aimoura vive la rose et le lila peut-être qu'elle l'aimoura vive la rose et le lilas si elle aime le dimanche oh auge vive la rose si elle aime le dimanche oh auge Vive la rose, dit on l'enterra Vive la rose et le lilas Lundi on l'enterra Vive la rose et le lilas Mardi il reviendra voir Au oh, guet, vive la rose Mardi il reviendra voir Au oh, guet, vive la rose Mais je n'en voudrais pas Vive la rose et le lilas Mais je n'en voudrais pas Vive la rose et le lilas La la la